ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويخفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا إن أصدق الكلام كلام الله a <e la llave de Mohammed, sallallahu a'alui, i la llave de la vida de la vida, i la llave de la vida, i la llave de la vida, i la llave 24 de la 1a, 1431, que corresponde 6 de març. 6 de març, 2010, en الله تعالى de la llave. Nos sentem toujours amb el fabuleu llivre les fondements de la foi à la lumière du Coran et de son authentique. Du grand et éminent savant, Shire ibn Utaïmin. Qu'Allah lui fasse sa miséricorde. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va parler des piliers de l'Islam. Comme ça, brièvement, pour que les gens comprennent. Les sans cesse qu'ils comprennent. On va commencer par le premier pilier de l'Islam. Avant cela, je dirais, Ces piliers sont les bases fondamentales sur lesquelles repose l'islam. Et, le, et le, leur nombre, comme vous le savez, est de 5 D'après le hadith de Abdillah ibn Omar, a dit Allah nous, que le messager a dit l'islam est bâti sur cinq piliers. L'attestation qu'il n'y a pas d'autre divinité méritant l'adoration qu'Allah et que Mohamed est son serviteur et son messager Ensuite l'accomplissement de la salat les prières quotidiennes ensuite le paiement de la zakat l'impôt ensuite le jeûne du mois de Ramadan et enfin le hadj c'est-à-dire le pèlerinage à la Mecque pour celui qui en a les moyens tant physique que matériel c'est un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim on va commencer inchallah taala par le premier pilier avant cela je rappelle à mes chers élèves n'am mes frères et mes sœurs n'am en même temps d'être prise en même temps sur le salon en Europe car on peut être dans 2, 3, 4 cinq salons à la fois je vous demande d'être en même temps là-bas le premier pilier c'est la shahada c'est l'attestation c'est le témoignage qu'il n'y a de divinité véritable qui mérite l'adoration qu'Allah Ta'ala seul Allah, seul le Seigneur et que Mohamed est son serviteur et son messager c'est en prononçant cette attestation que je viens de dire qu'on rentre en islam mais c'est avant cela, avant de prononcer c'est quoi d'abord c'est le fait de croire fermement avec son coeur en ce témoignage de telle sorte que la langue le prononce avec une conviction pareille à celle qu'on aurait eue si on l'avait vu de nos propres yeux c'est pour cela que on a toujours dit que quand on veut on veut inviter quelqu'un à embrasser l'islam ce n'est pas seulement lui dit on lui dit dis, dis, je reconnais qu'il n'y a de Dieu que, que Allah et que, que Mohammmed son message ça suffit pas Pourquoi car peut être il va dire cette phrase ou bien ces deux phrases sans connaître leur sens c'est un peu comme un perroquet. Tu lui dis, répète cette phrase, il va la répéter. Mais le plus important, c'est qu'il comprenne qu'est-ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire J'atteste qu'il n'y a de divinité qui mérite l'adoration, sauf Allah. Et que Mohamed est son messager, non, et son serviteur est son messager. Qu'est-ce que ça veut dire ça d'abord Je lui explique. Qu'est-ce que ça veut dire cela S'il a compris ça, et il reconnaît, il dit ça, je, je reconnais que c'est la vérité. Je crois en cela, là on lui demande de passer à la deuxième action. Très importante qui est quoi qu'ils le disent faut qu'il disent et comme on l'a dit plusieurs fois, ce n'est pas obligé qu'il aille devant un imam. même ce n'est pas la peine de le prendre à la mosquée pour qu'il dise. Il suffit qu'il disent entre lui et, et son âme c'est tout mais qu'il prononce de, de façon à ce qu'il s'entendent lui même et que s'il y avait une personne avec lui, elle l'aurait entendu. Mais si on le prend vers l'imam à la mosquée Inshallah ta'ala ce n'est pas grave, peut-être que ça sera aussi un moyen pour l'encourager quand il verra des gens yani, venir l'embrasser, le féliciter pour sa touba, car on a vu très prochainement, vous vous, vous rappelez, le, le, le dernier cours comment qu'il était de la sunna de féliciter quelqu'un quand il fait sa touba. alors qu'en est-il quand il rentre dans l'islam même si on lui fait un cadeau, c'est permis juste pour l'encourager, pour continuer, on dans cette voie et pourquoi maintenant pourquoi euh, si vous avez remarqué <coughs> pourquoi malgré malgré que la shahada est considérée comme un seul pilier un seul pilier mais elle comporte deux branches attester qu'il n'y a de divinité qui mérite l'adoration qu'Allah et ensuite ajouter que Mohammed sallalahu alayhi wa sallam c'est son serviteur son messager et pourtant c'est seulement un seul un seul pilier pourquoi les savants disent ou bien parce que ces deux ces deux témoignages sont les conditions d'acceptation de toutes les œuvres ou bien parce que le prophète sallalahu alayhi wasallam est un transmetteur du message d'allah donc le fait de témoigner que mohammed ali sallalahu alayhi wasallam lui-même est adorateur et messager d'allah constitue en fait un complément de la première ier shahada qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul digne d'être adoré. Donc remarquez une chose ici très importante. Quand qu'est-ce qu'un veut rentrer en islam, il doit comprendre et ensuite attester, il dit ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan c'est un abdou, c'est son serviteur, son messager. Quand la personne reconnaît qu'il n'y a de divinité qui mérite d'être adorée sauf Allah qu'est-ce qu'elle qu qu a fait ici elle a reconnu donc qu'elle doit être sincère envers Allah sincère c'est-à-dire j'adore qui j'adore Allah donc je délaisse tous les autres que j'adorais je délaisse certains adoraient la lune d'autres adoraient le le, le le soleil d'autres adoraient un arbre d'autres adoraient le shaitan, d'autres s'adorer eux-mêmes, ils, ils, ils adorent leur passion, ils suivent leur passion, d'autres adore euh, des femmes, et comme ça. Donc maintenant, ça y est, je, je ne vais adorer que Allah, subhanahu azzawajal, le seul. Et ensuite, quand tu dis, j'atteste que Mohamed et son serviteur son messagers, en disant j'atteste qu'il est son messager, ça veut dire, je ne vais adorer Allah, subhanahu wa ta'ala, que par le biais de celui-là qui est son messager qui s'appelle Mohamed sallallahu alayhi wa sallam pourquoi on dit comme ça car il y, y a des gens qui disent on adore Allah subhanahu wa ta'ala c'est ça leur but, adorer Allah ta'ala mais ils l'adorent avec quoi pas par le biais de Mohamed sallallahu alayhi wa sallam mais par le biais le biais des, des bid'ahs des innovations, des hérésies des sectes égarés, de leur passion et comme ça mais toi tu as dit non je n'adore qu'Allah je n'adore qu'Allah et en même temps, je ne l'adore que par le biais de Mohammed sallalahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire je ne l'adore que parce que me montre, me montre le messager, il me dit de faire. Donc il y a c'est pour ça que la se différencie des autres. La sunna dit en arabe il dit la na'bud illa wa la na'budu illa bima Écoutez bien. Je n'adore qu'Allah, mais ça suffit pas. Je peux l'adorer avec mes passions, avec des, des hérésies, des bid'a. Non. Je l'adore qu'Allah et ensuite, qu'est-ce que j'ajoute Je ne l'adore qu'avec ce qu'il a légiféré. Ce qu'il a légiféré, où se trouve Où se trouve-t-il Il se trouve dans la sunnah, Coran et la sunnah. Regardez la différence entre celui qui adore Allah, mais l'adore avec des bid'ahs, et celui qui adore Allah, subhanahu wa ta'ala, avec ce qu'il a légiféré. C'est très important. C'est très important. Ça ne suffit pas d'adorer Allah, mais faut-il encore l'adorer avec quoi Avec sa législation avec ce qu'on veut nous comme on veut nous avec nos passions non, avec nos bidats avec, euh, avec le, le, le je sais pas le, les égarments et on dit j'adore Allah Ta'ala ça c'est très important on trouve parmi les fruits de la shahada quelqu'un fait la shahada qu'est-ce qu'on trouve parmi les fruits la, lib la libération c'est la libération du cœur et de l'âme de l'asservissement des hommes na'am Quand quelqu'un a décidé de n'adorer qu'Allah subhanahu azzawajal et de ne suivre que le messager sallallahu alayhi wa sallam, il s'est libéré de quoi De l'assouvissement, de la soumission et de l'asservissement à qui aux autres hommes ou aux autres créatures. Naam. Donc, c'est très très important. C'est pour ça que on dit toujours, et on l'a répété, chaque personne qui dit, qui, qui prétend, qui prétend, elle dit je veux pas rentrer en islam par exemple pourquoi je veux rester libre comme ça les gens prétendent ça je veux pas rentrer en islam pourquoi je veux rester libre l'islam si je commence à appliquer telle chose est interdite telle chose est interdite mais là je suis libre non, quand je rentre pas en islam mais je n'applique pas même les certains musulmans disent je veux pas appliquer pour rester libre qu'est-ce qu'on leur répond on leur répond c'est impossible pourquoi on leur dit parce que Il n'y a que deux, deux choses. Il n'y a qu'une chose à choisir des deux, il n'y a pas une troisième. Ou bien tu suis qu'Allah a descendu, ou bien tu es en, en train de suivre ton shaitan, ton nefs, tes passions, tes, tes, tes, tes bid'aïs comme ça. Il n'y a pas autre chose. Aucune personne ne peut dire « je, je, je veux rester libre libre sans rien suivre. » Donc il est impossible. Car tu es obligé de suivre quelque chose. Tu suis tes passions, tu suis ton shaitan, tu suis ton nefs, tu suis yani, ton entourage, tu suis tes, tes, yani, ta, ta société, et comme ça. Il y' a pas quelqu'un qui reste comme ça sans rien suivre. Donc maintenant, puisque je suis obligé de suivre, autant suivre Allah Azza wa Jalla et son messager. Pourquoi moi je suis fou pour suivre des gens, d'autres gens, ou le suivre euh, mes passions Autant suivre Allah subhanahu wa ta'ala et, et son messager. Car si tu choisis de suivre tes passions... C'est-à-dire de ne pas suivre Allah Ta'ala et son messager. Qu'est-ce qui va se passer Tu es obligé, quoi De perdre et de t'égarer dans cette vie et d'être châtié et puni dans l'au-delà. Il n'y a pas autre chose. Tandis que si tu raisons et tu, dis, tu vas dire je vais suivre Allah Ta'ala et son messager. Tu vas être ici, Allah Ta'ala t'a promis, d'être ici parmi les plus heureux et d'être là-bas, c'est pas la peine de vous dire où la personne va être là-bas donc dans, dans son paradis dans les délices c'est pour ça il est impossible impossible impossible qu'une personne s'éloigne dans cette vie de Allah subhanahu wa ta'ala le seigneur et de son chemin et puisse quoi et puisse être et ne puisse être heureuse c'est impossible son bonheur s'il a des palais, s'il a de l'or s'il a des diamants son bonheur est relatif Très relatif, comparé à d'autres personnes, c'est tout. Mais qu'ils ressentent ici le grand bonheur, c'est impossible. C'est un bonheur éphémère. C'est un bonheur qui s'éteint vite. C'est pour ça les gens ici, dans cette vie, veulent profiter des passions. Hein, profiter de l'alcool, de la drogue, de deux, pour oublier, pour oublier. Sinon, pourquoi des milliardaires se suicident Si l'argent c'était le bonheur. Si les milliardaires ont tout. Les milliardaires ont tout. Il y a des gens qui ne peuvent même pas compter combien ils ont d'argent dans leur banque. Et, ceux-là, plusieurs d'eux se sont suicidés. Donc, c'est dire quoi C'est dire que ce n'est pas l'argent qui fait le bonheur. D'ailleurs, on a le, le proverbe est très connu. L'argent ne fait pas le bonheur. N'am. Et alors, pourquoi des gens vraiment pauvres se sont vraiment heureux Pourquoi Donc, là-bas, c'est quoi C'est, est-ce que tu suis le chemin d'Allah ou tu le suis pas C'est tout. C'est ça qui va montrer est-ce qu'on est heureux ou on l'est pas Donc, parmi les fruits de la shéhada, c'est quoi C'est de se libérer, et libérer son cœur et son âme de l'asservissement des hommes. Naam. <coughs> Le second pilier, c'est quoi C'est l'accomplissement des prières quotidiennes. Dès qu'une personne rentre en islam, on lui apprend une chose très importante. On lui dit, il faut que, pendant la journée, tu dois faire cinq prières. Naam. Donc c'est le fait d'adorer Allah Ta'ala en pratiquant cette prière correctement et parfaitement dans ses heures et sous sa forme exigée par la loi islamique. Vous remarquerez avec moi que Allah Subhanahu Wa Ta'ala non seulement nous a dit de prier mais encore il nous a dit de prier à l'heure, à l'heure. C'est pour ça que Celui qui ne prie pas à l'heure sans excuse, c'est quelqu'un qui joue. On va pas dire il prie. On dit il joue avec la salat. Il joue avec la salat. Car Allah Ta'ala ne t'a pas dit de prier seulement, mais il t'a dit de prier à l'heure. Si tu ne pries pas à l'heure, alors que tu peux prier à l'heure, ça veut dire quoi Ça veut dire que tu es en train de jouer, premièrement. Et deuxièmement, ta prière n'est pas acceptée. Celui qui laisse la prière du jour pour la nuit, ou bien la prière de la nuit, jusqu'au jour, sans excuse. Celui-là, c'est pas la peine qu'il prie. Pourquoi Parce que sa prière n'est pas acceptée. Allah subhanahu wa ta'ala. On revient à tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a, on a dit On a dit nous, on adore Allah, mais on l'adore avec quoi Avec sa législation. Maintenant, si je reconnais que Allah Ta'ala nous a ordonné de prier, donc je dois prier comme il veut lui, avec sa législation. C'est pas comme je veux moi. Et Allah Ta'ala veut que si tu, tu veux prier, tu dois prier cinq prières n'est pas toi qui choisis tu vas dire je vais prier seulement deux ou bien je vais prier 10 il y a seulement cinq obligatoires il y en a pas plus et ces cinq prières tu dois les prier comme elles sont dans la législation c'est-à-dire la prière du matin deux la prière du dort quatre la 4. ensuite le 3. et isha quatre c'est pas toi qui choisis comme tu veux et ensuite tu dois les faire à l'heure Allah taala veut de toi que quoi que pendant cinq jours F1 pendant cinq moments pendant la journée il y a cinq moments en lesquels tu dois revenir vers lui pour que tu montres que il est le plus grand pour toi il est le plus aimé le plus adoré je délaisse tout à cause de lui cinq fois par jour non sinon si tu laisses pour le soir et tu vas tout grouper Premièrement, tu n'as pas fait ce qu'Allah Ta'ala t'a dit. Deuxièmement, tu as joué avec ta salat. Troisièmement, ce n'est pas accepté, sauf si on a des excuses. Et quatrièmement, où est la sagesse Allah Ta'ala veut que tu n'oublies pas et que toutes les deux ou trois heures, il y ait une salat. Si jamais tu voulais t'oublier, tu te rappelles. Tu entends l'aïdan, l'aïdan, l'aïdan, l'aïdan, l'aïdan, l'aïdan, l'aïdan, l'aïdan, Tu vas vers Allah subhanahu wa ta'ala, tu te repends, tu fais des estighfars, tu demandes Allah subhanahu ta'ala les douats comme ça. Mais maintenant, ce n'est pas de la sagesse de délaisser Allah subhanahu wa ta'ala toute la journée, l'oublier, ensuite aller le soir et tout regrouper. Et j'ai donné une fois un exemple. Je le redis C'est comme si le médecin te donnait cinq piqûres par jour. Non, une le matin, une à 1h30 de l'après-midi, une vers 17h, une vers 19h, une vers peut-être 22h. Et toi tu vas les grouper, non, tu vas dire non, je vais laisser les cinq piqûres, je vais les mettre les cinq à la fois. Est-ce que ça va te porter du bien, au contraire ça va, te, ça va te faire très mal et tu vas tomber mal naturellement si tu vas pas mourir. Regarde, ta piqûre qui est un médicament, qui est bien, va se renverser contre toi elle va se renverser contre toi et te faire mal et t'emmener à l'hôpital maintenant la même chose, la salat qui aime bien maintenant elle va te renverser contre toi et elle va te faire un mal dans l'eau quand tu vas rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala maintenant parmi les fruits de la salat on constate quoi un apaisement de l'âme quand la personne va vers Allah subhanahu wa ta'ala pour faire la salat elle a quoi elle a un apaisement de l'âme Ensuite, un contentement et une joie totale. Une joie, masha'Allah, de faire la salat. C'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit Il a dit, Il a dit, dit c'est-à-dire la chose, la meilleure, la meilleure qui puisse exister au monde, que puisse, ou là-dedans, une personne puisse rêver, ou l'a espéré, ou l'a souhaiter il a dit, c'est quoi C'est la salat pour moi. Pour lui, a.sallam, c'est la salat tellement ici ce que c'est la salade tellement il connaît l'importance de la salade tellement quand il dit la ça y est il est là debout avec son corps parmi ses compagnons ou là dans sa maison mais son âme est loin loin loin oh, oh, en ou peut-être dans le paradis non. donc une joie totale ainsi Il y a aussi parmi les fruits de la salat un éloignement des, turpi, des turpitudes et des actes répréhensibles. Allah Ta'ala n'a-t-il pas dit dans la salat, dans le Coran, avant je n'ai pas préparé le, le, le verset, n'a-t-il pas dit N'a-t-il pas dit que la salat éloignait des turpitudes et des actes répréhensibles Il l'a bien dit dans le Coran, il a dit N'a-t-il pas dit que la des turpitudes et des actes répréhensibles ou le mancar c'est pour cela que toute personne toute personne qui va faire la salat vraiment comme comme il se doit comme il se doit qu'on la fasse cette personne sera toujours loin des grands péchés et des turpitudes et des actes répréhensibles c'est pour ça aussi on va dire le contraire que toute personne qui en même temps fait la prière elle prie cinq fois par jour et en même temps fait des grands péchés cela veut dire quoi tout simplement cela veut dire qu'elle ne fait pas la prière la vraie, elle fait une fausse prière car la vraie la vraie, Allah Ta'ala dit dans le Coran qu'elle éloigne des grands péchés comment se fait-il que celui-là il fait la prière et en même temps il fume la drogue cette drogue comment se fait-il comment se fait-il que celui-là fait la prière et en même temps il, il boit de l'alcool a fait la prière et il fait il vole celui il fait la prière et je sais pas ce qu'il fait avec des femmes comment se fait il alors que Allah a dit que la prière éloig des grands péchés donc ça veut dire que il est en train de faire une fausse prière s'il avait fait la vraie la vraie aurait, aurait fait aurait fait sa fonction sa fonction c'est d'éloigner regardez donc donc parmi les fruits de la prière qu'est qu ce qu'elle fait elle t'éloigne elle t'éloigne des turpitudes et des grands péchés Alhamdoulilah pour cette ni'ma qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné le troisième pilier c'est quoi c'est le paiement de la zakat, l'impôt religieux c'est le fait d'adorer Allah c'est le fait d'adorer Allah par le paiement d'une part bien précise prélevée sur les biens islamiquement imposables ce n'est pas ici le moment d'expliquer cela bien sûr, c'est juste pour dire que c'est un pilier, c'est à dire une fois par an, le musulman S'il a atteint une certaine somme dans son argent, il doit donner un petit impôt qui n'est rien, bien sûr, 2,5%. 2,5% ce n'est rien non, comparé à ce qui lui reste comme argent. Il doit le donner non, à une certaine catégorie de gens. Et parmi ces fruits, le musulman purifie son esprit et son âme du mauvais caractère qu'est l'avarice. Maintenant, c'est obligé que tu donnes. Même si tu n'as pas l'obligé de donner, tu n'as pas euh, l'habitude, tu n'as pas l'habitude de donner bénévolement. Tu es avare. Maintenant, tu es obligé que tu donnes une fois par an si tu as atteint un certain somme. Donc, quoi Tu vas obligé ton, ton âme et ton esprit à combattre l'avarice. Et en même temps, parmi ces fruits, tu participes ainsi aux besoins financiers de l'islam et des musulmans, de l'islam et des musulmans. Le quatrième pilier, c'est le jeûne du mois de ramadan. Le quatrième pilier, c'est une fois par an seulement, tu adores Allah, en cessant de manger, en cessant de boire, et en cessant d'avoir des relations sexuelles pendant les journées du mois de ramadan avec son épouse. Et parmi ces fruits aussi, c'est quoi C'est que le musulman éduque son corps à renoncer aux choses qu'il aime dans l'espoir de mériter la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal veut t'apprendre pendant ce mois à délaisser des choses, quoi Lécites. Lécites, comme le manger, le boire et sa femme. Ce sont des choses délicites. Tu les, dé, tu les quoi tu les délaisses pour Allah Azza wa Jal Pour t'habituer alors à délaisser ce qui est illicite. Car si quelque chose de licite, tu dois tu dois quoi T'en éloigner. Alors qu'en est-il de l'illicite Qu'en est-il de l'illicite Et encore, ça aussi un autre fruit, c'est quoi C'est le fait de compatir avec qui Avec les pauvres. Et de ressentir leur leur souffrance. Les pauvres qui, qui ne mangent pas. Il y a beaucoup de pauvres qui ne mangent pas. Nous, on ne les pas Ils sont en Afrique ils sont, Il y a des milliers Si pas des millions Qui n'arrivent même pas à, à, à Se remplir le, le, le ventre Une fois par jour Cela, toi, quand tu jeûnes Tu vas aussi une, compatir Avec eux, tu as fait comme eux ah, Vous êtes tous égaux ce jour-là Pendant ce mois-là, pendant la journée Enfin, le cinquième pilier C'est le pèlerinage à la Mecque Non, le Hajj, c'est le fait d'adorer Allah en se dirigeant vers la Kaaba, la maison sacrée de la Mecque, dans l'intention de pratiquer les rites du Hajj. C'est obligé pour chaque musulman, bien sûr, qui est pubère, qui qui, qui, qui raisonne, qui n'est pas fou, qui n'est pas malade, qui a les moyens, qui a les moyens, c'est obligé pour lui, qu'il soit un homme ou une femme. Parmi ses fruits, le musulman éduque son esprit à dépenser financièrement et physiquement dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala c'est pourquoi le hajj est considéré comme une forme de djihad surtout pour les femmes les femmes n'ont pas de djihad elles ont quoi elles ont la umrah et le hajj mais c'est dommage que beaucoup de femmes ne pensent pas au hajj beaucoup de femmes même, et même beaucoup d'hommes laissent passer l'occasion du hajj et disent laisse incha'Allah ta'ala quand je vais grandir l'autre dit quand je vais vieillir L'autre dit quand je vais me marier quand je vais me marier je vais au hadj inchallah alors que maintenant il a l'occasion d'aller il a l'occasion il dit non laisse quand je vais me marier et bien sûr ça c'est faux qui est-ce qui te prouve que tu vas vivre encore et que tu vas te marier n'am na et ensuite aller au hadj qui qui t'a dit Où as-tu lu cela peut-être tu as lu l'horoscope c'est l'horoscope qui t'a dit que tu allais vivre peut-être Allah alam n'am mais a chaque fois que l'occasion se présente, le musulman doit sauter sur l'occasion. doit dire je ne sais pas si je vais vivre d'ici demain ou pas. J'ai l'occasion d'aller au hajj, je saute sur cette occasion. D'ailleurs même le prophète a dit qu'il fallait faire comme ça. Il a dit peut-être que vous aurez ensuite des entraves, des embûches et vous ne pouvez pas y aller. Donc dès que j'ai l'occasion du hajj, je saute sur cette occasion pour faire le cinq pour faire le cinquième pilier de Non. En somme, les fruits mentionnés ou ignorés de ces 5 piliers font de la nation islamique une nation pure et saine qui suit la religion d'Allah Azzawajal, la religion de vérité. Et cette nation traite l'humanité avec justice, véracité et bon comportement. C'est pourquoi le reste des lois islamiques ne peut donner ses fruits et être bénéfique à la nation qu'après l'établissement des 5 piliers de l'islam. De plus, la situation de la nation ne sera corrigée qu'avec la bonne pratique de sa religion. Et quiconque en veut la preuve qu'il lise la parole d'Allah Azawajin lorsqu'il a dit sourate Al Araf verset 96 99. Qu'a-t-il dit Écoutez Allah Subhana wa Ta'ala ce qu'il a dit. Il a dit Et si les habitants des cités, et si les habitants des cités des villes, aussi bien sûr, avaient cru a cru et a été pieux alors nous leur aurions certainement accordé des bénédictions du ciel et de la terre mais ils ont démonté et nous les avons donc saisi yani chati pour ce qu'ils avaient acquis n'am vous lisez le verset si les habitants des cités avaient cru et avaient été pieux alors nous leur, nous leur aurions certainement accordé des bénédictions du ciel et de la terre mais ils ont démenti et nous les avons saisi saisi ici, c'est-à-dire châtiés, parce qu'ils avaient acquis quand Allah Ta'ala a dit nous leur aurions certainement accordé des bénédictions du ciel par exemple la pluie et de la terre, ce que Allah Ta'ala fait sortir de la terre, comme plantes comme arbres, comme légumes, comme comme tout ça, c'est quoi s'ils avaient cru et avaient été purs la croyance, et j'ajoute quoi j'ajoute la piété car je peux être croyant je peux être musulman mais en même temps je suis pervers je suis musulman je bois de l'alcool je suis musulman je fais de la fornication je suis musulman je mange je vole tout ça ça ne fait pas sortir de l'islam mais ça ne donne pas ça ne donne pas la bénédiction du ciel et de la terre ça donne pas ça donne pas naâme la pluie ça donne pas pour que ça donne il faut quoi Il faut namâme la croyance et on ajoute quoi la piété s'ils avaient cru avait été pieux. Le rôle de la piété. Naam. Ensuite, la a dit, les gens des cités, toujours le même, le même verset, un peu plus loin, les gens des cités, sont-ils sûrs, Naam, sont-ils sûrs que notre châtiment rigoureux ne les atteindra pas le jour pendant qu'ils s'amusent Ensuite, la dit, sont-ils à l'abri du stratagème d'Allah seuls les gens perdus se sentent à l'abri du stratagème d'Allah. Naam, Mousseline, tu vas sauter un verset. Je répète. Naam, tu vas sauter deux ou trois. Je répète. Allah Ta'ala dit, les gens décités, sont-ils sûrs que notre châtiment rigoureux ne va pas les atteindre, les atteindre le jour pendant qu'ils s'amusent Sont-ils à l'abri du stratagème d'Allah Seuls les gens perdus Ou bien perdons aussi se sentent à l'abri du stratagème d'Allah. Non. Les gens des cités sont-ils sûrs que notre châtiment rigoureux ne va pas les atteindre la nuit pendant qu'ils sont endormis Et les gens des cités sont-ils sûrs que notre châtiment rigoureux ne va pas les atteindre le jour pendant qu'ils s'amusent Ensuite, il a dit sont-ils à l'abri du stratagème d'Allah ensuite il a dit seuls les gens perdus sont à l'abri du stratagème d'Allah remarquez avec moi quelque chose très important dans le verset 97, 97 il a dit les gens des cités sont-ils sûrs que notre châtiment rigoureux ne les atteindra pas la nuit il a dit pendant qu'ils sont endormés et regardez et écoutez et lisez les journaux Combien de fois le châtiment d'Allah Ta'ala vient aux gens décités pendant qu'ils sont en train de dormir. Tout dernièrement là, tout ce, presque tout ce qui arrive, si vous avez remarqué, c'est surtout la nuit, pendant que les gens sont en train de dormir. Et c'est quoi C'est le grand tremblement de terre, 7 ou le 8 sur l'échelle Richter et la, la personne s'est endormie, on la, on la rencontre plus. De son sommeil, de son sommeil, faire la mort, vers le grand sommeil. Et ensuite, quand Allah Ta'ala a parlé de ce que font les gens le matin, qu'est-ce qu'il a dit Ou bien les gens cités sont-ils sûrs que notre châtiment rigoureux ne va pas les atteindre pendant le jour Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire pendant le jour Pendant qu'ils s'amusent Beaucoup de gens s'amusent pendant le jour. S'amusent au lieu d'adorer Allah Ta'ala. Ils sont en train de s'amuser. Non, beaucoup de gens s'amusent pendant le jour. Et le châtiment d'Allah Ta'ala arrive alors qu'ils sont en train de s'amuser ensuite il a dit sont-ils à l'abri du stratagème d'Allah seuls les perdants ils est perdus ce sont eux qui sentent qu'ils sont qu'ils sont à l'abri du stratagème d'Allah ça c'est il faudrait que vous le sachiez bien toute personne toute personne qui se sent qui se sent à l'abri du châtiment d'Allah et de ses stratagèmes celle-là, c'est quoi c'est un pardon et danser remercier la distemp pervers aussi car toute personne pieuse craint les stratagèmes d'Allah craint son châtiment toute personne pieuse craint d'une minute alors qu'il t'arrive quelque chose d'Allah subhanahu et que je ne sais pas ce qui t'arrive que tu meurs que tu qu'il t'arrive un grand malheur que c'est très grave et toute personne qui est loin d'Allah subhanahu et qui est perverse et qui est noyée dans les passions ce sont quoi se sent à l'abri du stratagème et dit « Alhamdoulilah, moi, qu'est-ce que je fais Je n'ai rien fait de mal. Je n'ai ni, ni brûlé des mosquées, ni j'ai uriné sur le coran, je n'ai rien fait, ni j'ai tué quelqu'un, alhamdoulilah. » Alors que cette personne qui dit comme ça, bien sûr, ne fait ni la prière, ni ne jeûne, si c'est une femme, ni elle n'est voilée, ni, ni, ni. Il dit comme ça. C'est le shétan qui vous dit comme ça. Alors que de plus, plus tu as peur d'Allah, plus tu as peur Lorsque tu fais tout ce que Allah Ta'ala t'a ordonné et tu as peur, tu dis à chaque, à chaque instant j'ai peur de mourir et j'ai peur d'aller en enfer et j'ai peur qu'il qu m'arrive eh, des choses. Pourquoi Parce que je sais que je n'ai pas adoré Allah Ta'ala comme il fallait et beaucoup de choses je les pas faites. Beaucoup de choses Allah Ta'ala m'a demandé de les faire, je ne les ai pas faites comme il fallait que je les fasse. Naam. C'est pour ça je vous rappelle ici le hadith authentique du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Je n'ai pas ici son numéro avec moi, mais vous devez sûrement le connaître. Il est authentique. Il se trouve dans les livres de Sheikh al-Albani aussi, où le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit que, Allah Ta'ala a dit, c'est-à-dire le messager a dit que, Allah Ta'ala a dit que, Allah Ta'ala a dit, je ne groupe jamais, je ne groupe jamais à mon serviteur entre quoi entre deux peurs et deux c'est-à-dire le contraire de la peur disons disons deux abris n'a être à l'abri de la peur En sécurité voilà je trouvais le mot Allah a dit je ne groupe jamais un mon serviteur entre deux peurs et de sécurité et deux sécurités il a dit si la peur de moi dans cette vie il sera en sécurité dans les, dans l'audelà S'il n'a pas eu peur de moi dans cette vie, c'est-à-dire l'insécurité dans cette vie, alors il aura la peur le jour de ma rencontre. Allahu Akbar, c'est très important. Deux choses qui ne peuvent pas se grouper sur une seule personne. Ou bien, ici, tu as peur du Seigneur, tu l'as adoré, tu as fait ton possible pour faire ce qu'il t'a demandé, alors sache que demain quand tu vas mourir, c'est la grande sécurité qui t'attend dans les grands paradis et ou bien tu n'as pas eu peur ici et tu as dit moi je m'en fous moi je suis comme tout le monde ah non qu'est-ce que c'est ce, ce tout le monde fait comme ça tout le monde fait des péchés tout le monde n'am et tu t'es senti vraiment dans la sécurité alors sache que la grande peur t'attend demain quand tu vas mourir n'am donc alhamdoulillah pour les personnes qui qui ont eu peur dans cette vie Alhamdoulilah pour toute personne qui, qui a craint Allah subhanahu wa qui a pleuré, qui a eu peur et qui s'est sentie dans cette vie dans l'insécurité. Pourquoi Car c'est la grande sécurité qui l'attend demain quand elle va mourir. Quant à la personne qui a passé sa vie à jouer, à s'amuser, à rire, à avoir le fou rire, toute sa vie comme ça, Nam, alors qu'elle sache que c'est la grande peur qui l'attend demain quand elle va mourir. Taïeb ensuite le shir dit et qu'il étudie l'histoire de ceux qui nous ont précédés car il y a dans l'histoire des événements qui servent d'avertissement pour les gens de science et d'esprit dont les cœurs ne sont pas voilés il a dit qu'Allah Ta'ala nous préserve Taib. on va parler un peu maintenant des bases de la croyance islamique L'islam, comme il a été mentionné auparavant, comprend d'une part une croyance qui s'appelle le dogme, c'est-à-dire la aqidah, et d'autre part contient quoi Des lois, la législation. Qu'est-ce qu'il y a en islam Il y a d'un côté l'aqidah, et de l'autre, qu'est-ce qu'il y a Il y a des lois, ce qu'on appelle la législation, la jurisprudence. Ce n'est pas comme disent les, les taqfiris, il, il y a le jihad. Pour eux, le djihad et, et quoi Et le fait de juger avec les lois de Allah C'est ça l'islam chez eux. Il n'y a pas de alors, Vous voyez un salon, peut-être qu'il était tout à l'heure. Il dit djihad puis sharia. On fait le djihad, ensuite on fait sharia. Ça ne pas d'aqidah, vous comprenez Djihad, puis quoi Puis sharia. Ce n'est pas aqidah puis djihad. Ou alors djihad, ensuite aqidah. Non, c'est seulement djihad et sharia. n'existe pas. Alors qu'en islam, islam, pourquoi il y a le djihad Pourquoi pour que la parole de Allah soit la plus la plus haute. Men qatala li takuna kalimat Allah hiya al-aliya hada fi sabil Allah, صح؟ Allah Ta'ala diwa qatiluhom, combatir pour quoi? Pour qu'il n'y ait pas de fitna, fitna c'est le shirk. Donc je combat dir pourquoi? C'est pas pour tuer les gens, c'est pour qu'il n'y ait pas l'associationnisme, pour qu'il y ait l'unicité, le monothéisme. C'est pour ça que je bil jihad. C'est pas jihad que je suis sanguinair comme les takfiré. J'ai fait pour la aqidah, pour qu'il y ait la aqidah. Il a dit ici <coughs> « Nous avons évoqué certaines de ces lois et ce que le, ce que l'on considère comme étant leur base fondamentale, c'est-à-dire des cinq piliers. Quant à la croyance islamique, elle repose sur la foi en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers. Le jour du jugement dernier, et le destin bon ou mauvais. Donc le Sunnah, le Coran et la Sunnah du Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'atteste explicitement. Allah Ta'ala dit dans le Coran, Surat 2, verset 177, il a dit, la bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant ou le couchant. Mais la bonté pieuse est de croire en Allah au jour dernier, aux anges, au livres et aux prophètes. Hein? Je répète, la bonté pieuse ne consiste pas seulement à tourner vos visages vers le levant ou le couchant. Mais, la bonté pieuse consiste quoi Consiste de croire en Allah Ta'ala au jour dernier, aux anges, au livres et aux prophètes. Et, Il a dit, aussi, la a dit aussi à propos du destin dans la Sourate 54, verset 49-50, il a dit « Nous avons créé toute chose avec prédestination et notre ordre est une seule parole. Il est prend comme un clin d'œil. » Dans la sunna authentique du prophète, wa sallam, lorsque Djibril, qu'ils appellent eux Gabriel, questionne le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, au sujet de la foi. C'est quoi la foi le, pré, le le messager, alayhi wa sallam, a répondu. Qu'est-ce qu'il a répondu La foi, c'est de croire en Allah, ses anges, ses livres, ses messagers, au jour du jugement dernier, et de croire au destin, qu'il soit bon ou mauvais, rapporté par muslim. Donc, on va commencer, par quoi On va commencer par la foi en Allah Ta'ala car il y a cinq choses, vous avez remarqué la, la foi consiste à quoi en croire en Allah, ensuite ses anges ses livres, ses messagers et le jour du jugement dernier, ensuite le destin six choses, on va commencer par croire en Allah subhanahu wa ta'ala le trio qu'est-ce que ça veut dire croire en Allah subhanahu wa ta'ala la foi en Allah subhanahu wa ta'ala le trio comprend quatre points quatre points croire d'abord en son existence ça c'est le premier point le deuxième point croire en sa seigneurie le troisième point croire en sa divinité et le quatrième point croire en ses noms et en ses attributs si une des quatre ou la une des quatre points manque ça veut dire quoi ça veut dire qu'on n'a pas vraiment cru en Allah subhanahu wa ta'ala طيب Le premier point, croire en l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, le très haut. Qu'est-ce que ça veut dire cela Ça veut dire, attendez on va voir si on va non. ça veut dire, premièrement, il faut que vous sachiez que l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala est prouvée par le sens inné, de même qu'elle est prouvée par la raison et de même qu'elle est prouvée par les textes religieux et religieux les sens aussi. Premièrement, les preuves de l'existence du Seigneur Azza par le sens inné. Le sens inné, c'est-à-dire la prédisposition naturelle qu'a chaque personne en son cœur. Quelle est la preuve Chers, Nous savons que toute créature ressent la foi en son créateur sans même y avoir réfléchi ou avoir reçu un enseignement au préalable. Et seule une personne dont le cœur a été détourné de la voie correcte sera éloignée de ce, de ce sens inné. En effet, le prophète, a dit, dans un hadith rapporté par Mousseline, il a dit, tout nouveau né, écoutez bien ce hadith, tout nouveau né, qu'est-ce qu'il a Il naît avec une prédisposition naturelle, c'est-à-dire l'islam. Puis, ce sont ses parents, qui font de lui un juif, un chrétien ou un mage. C'est-à-dire que le fait que quelqu'un devienne chrétien, ou bien devienne juif, ou bien devienne un mage, ça, c'est d'abord les parents qui ont quoi Qui ont cette responsabilité. Ce sont eux qui l'ont détourné. Cela veut dire que c'est ce bébé qui vient d'être enfanté. Si on l'avait laissé comme ça naturellement, hein, il serait de lui-même devenu musulman mais ce sont qui ce sont ses parents qui vont quoi qui vont le détourner du droit, du droit chemin et vont faire de lui un juif en lui apprenant le judaïsme ou bien un chrétien en lui apprenant le christianisme ou bien le mage ou en lui, a, en lui apprenant la, la religion des masdéens sinon tout nouveau-né né avec quoi avec une prédisposition en, dans son cœur naturel que le créateur lui a donné pour que quoi pour qu'il aille vers, vers l'islam pour qu'il aille vers l'islam B l'épreuve de de l'existence du très haut à زوجل par la raison par la raison ça dire si on va raisonner seulement on va voir que yani Allah subhanahu wa ta'ala le seigneur existe certes toutes les créatures présentes ou à venir sont l'œuvre d'un créateur car aucune créature ne peut se créer elle-même ni être le fruit du hasard en effet toute créature ne peut se créer par soi-même Car avant d'exister elle n'était que pur néant et comment une chose inexistante pourrait-elle pourrait-elle être créateur comment une chose qui n'existe pas elle pourrait devenir créateur de plus elle ne peut être non plus le résultat du hasard car tous les nécessite car tout événement nécessite un animateur d'autant plus que l'existence structuré structuré, bien organisé, bien ordonné, et le lien harmonieux entre les causes et les conséquences de cet univers refutent catégoriquement l'hypothèse du hasard. Non. Effectivement, les choses soi-disant dues au hasard ne sont pas ordonnées. Alors comment peuvent-elles aboutir à un état ordonné sans l'influence d'une volonté, d'une science et d'une capacité Non. comment se fait-il que tout ce qu'il y a dans cet univers non, toute cette harmonie qu'il y a dans l'univers toutes ces couleurs qu'il y a dans dans cet univers non, toutes ces formes tout cela vient de lui-même, vient du hasard c'est impossible c'est impossible vraiment si quelqu'un va dire comme ça c'est que vraiment il déraisonne vraiment il déraisonne Il dit ici, étant donné que ces créatures ne peuvent être créateurs d'elles-mêmes, et encore moins le fruit du hasard, il ne reste plus qu'à confirmer l'existence d'un créateur qui n'est autre qu'Allah, le Seigneur des mondes. Allah a d'ailleurs mentionné cette preuve logique et irréfutable dans le Coran. Il a dit sur la 52, verset 35, qu'est-ce qu'il a dit « Ont-ils été créés à partir de rien où sont-ils eux les créateurs Verset très important, 52 35. Je répète, ont-ils été créés à partir de rien ou bien sont-ils eux les créateurs Ont-ils été créés à partir de rien ou sont-ils eux les créateurs C'est-à-dire que il y a x de choses là, c'est pas possible. Ou bien ils ont été créés de rien. Ça c'est pas possible. Ou bien ce sont deux qui qui ont créé. Donc il faut un créateur. Nam. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent ni être ni être qui sont créateurs et ni être les créateurs de même. Par conséquent, il ne reste plus qu'une seule solution. C'est quoi Allah le Trio, c'est lui le créateur. D'ailleurs, Jubair ibn Mut'im, écoutez bien ce qui va suivre. Joubayr ibn Mut'im un compagnon un grand compagnon radi alors qu'il était mécréant c'est-à-dire avant de rentrer avant d'embrasser l'islam il avait entendu le prophète alayhi réciter ces versets de la sourate At-Tur sourate 52 verset 35 37 donc ce compagnon a entendu nest a entendu Joubayr ibn Mut'im réciter que réciter Euh, ce compagnon, a, a entendu le prophète réciter les versets suivants. Ont-ils été créés à partir de rien ou sont-ils eux les créateurs Ou ont-ils créé les cieux et la terre Mais ils n'ont plutôt aucune conviction. Possèdent-ils les, possèdent les trésors de ton seigneur ou sont-ils eux les maîtres souverains Plus tard, lorsqu'ils embrassent l'islam, ce grand compagnon fit part de ses de ses impressions en disant à cet instant, c'est-à-dire où j'ai entendu le prophète réciter ses versets alors j'étais kefir, il a dit mon coeur faillit s'envoler et c'est la première fois que la foi s'installa dans mon coeur rapporté par Al-Bukhari regardez, un kefir lorsqu'il a entendu ses versets il a dit quoi? au temps du coffre il était kefir là, il a dit mon coeur a failli s'envoler et sortir de, de mon corps. Bien sûr, moi, quand je vous ai lits les, les, les versets, je les ai lits en français. Et bien sûr, en français, ça s'appelle pas le Coran. Le Coran, il est en arabe. Ça s'appelle quoi Une interprétation. Hein? Une interprétation du Coran. C'est pour ça que ça donne pas l'effet escompté. Hein? Tu peux entendre euh, le, le Coran en français du matin au soir. Peut-être il va ne va rien faire bouger en toi. Mais, l'entendre en arabe, surtout, Pour ceux qui connaissent l'arabe, même si on est kefir, hein, on va ressentir des choses extraordinaires en notre forêt intérieur Même si on va cacher. On va faire semblant de ne rien ressentir, mais on est obligé de ressentir. Mieux que cela, mieux que cela, euh, j'ajoute même des choses. Même si on comprend pas l'arabe, même si vous quelqu'un va réciter le Coran, le plasmodier, à un kefir qui ne connaît rien de l'arabe et ne comprend pas ce que tu vas dire, mais si tu as déjà une belle voix, et tu le récites comme il est descendu avec yani, avec yani, ce kèvr va sentir quelque chose et il va dire je sens quelque chose que ce que cette personne vient en train de réciter ce n'est pas ce n'est pas quelque chose de, de, de normal c'est pas quelque chose d'humain c'est quelque chose de surnaturel na mais il va être quoi il va sentir quelque chose dans son corps et ça s'est passé ça c'est passé énorme quelqu'un nous a raconté que un quifer avait entendu juste Une récitation du, du récitateur euh, kouétien, comment qui s'appelle une seconde euh, Aux Etats-Unis. Une femme, je crois. Juste une récitation, elle comprend rien en arabe. Elle a dit, c'est quoi ça, je sens de la chair de poule. Je sens la chair de poule sur moi. C'est quoi ça Qu'est-ce cette... qu'elle est, qu est en train de dire cette personne C'est quoi On lui a dit, ça c'est le Coran. C'est le Coran d'Allah. On lui a expliqué, je crois que même cette personne est rentrée en islam. Non. donc Sheikh Rah Rahimahullah dit, dit ensuite une chose très importante aussi une chose très importante Afouane une seconde non Afouane j'ai pas dit un instant une, non, un muslim je, je viens de remarquer maintenant que je n'avais pas le sang est-ce que tu peux me dire depuis combien j'ai été coupé ça fait combien de temps que j'étais coupé Mousseline, ça fait quand même. Voilà, je pas remarqué. Hein. Je l'ai dit sans le vouloir. Deux à trois minutes, subhanallah l'adhim. C'est beaucoup. C'est beaucoup deux à trois minutes. Naam, c'est beaucoup, Allah. J'ai parlé beaucoup dans le vide. Mais, alhamdulillah, je pense qu'il y a des djinns qui sont avec moi ici dans, dans la chambre en train d'écouter. Naam. Je souhaite plutôt, je souhaite vous m'avez entendu quand je parlais du palais du palais le palais somptueux etc et enfin la personne va dire que ce palais s'est construit de lui-même vous avez entendu ça ou là vous n'avez pas entendu subhanallah c'est drôle hajib hajib donc je répète dit au lecteur sois attentif à l'exemple suivant il va t'éclaircir tout ce que nous avons démontré précédemment. Si un homme te parle d'un palais bien construit, entouré de jardins de ruisseaux, et dont l'intérieur est couvert de tapisseries, de lits, et décoré d'une multitude d'ornements luxueux, ensuite, cet homme t'annonce que ce palais s'est construit lui-même. cest à va te dire on s'y réveillés le matin Assalamu alaikum wa rahmatullah Fais saut Le sheikh rahmatullah a dit que, disait que si jamais une personne te parlait d'un palais te le décrivait comme étant un très beau palais yani somptueux qui contient tout doté de tout non, des tapis, des rideaux, des dédés ensuite il va te dire que Ce palais s'est construit de lui-même. C'est-à-dire, un matin, on s'est réveillé, on a trouvé ce palais construit de lui-même. Est-ce que tu vas le croire Sûrement que tu vas dire que cette personne, c'est une menteuse, ou bien que cette personne, c'est une malade. Il faut la soigner, c'est tout. Ça, pourquoi Parce qu'un palais, et, et un palais pareil, ne peut pas se construire de lui-même. Il faut qu'il y ait vraiment des architectes, et vraiment beaucoup, beaucoup de gens, et des maçons, etc., qui qui, il y a année, ont construit ce palais. Maintenant, il veut dire, qu'en est-il alors pour ce monde, cet univers, avec ses planètes, ses soleils, ses lunes, ses montagnes, ses mers, ses pluies, ses, ses, ses, ses, ses créatures, ses oiseaux, ses, ses, et ensuite, il année, on va dire que il s'est créé lui-même. Ou bien c'est le fruit d'un hasard. Il a dit, tout cela n'est pas possible. Tout cela n'est pas possible. Justement, cette harmonie qu'il y a dans cet univers prouve que c'est la création d'un créateur. Muslim, vous m'entendez Je dis, cette harmonie qu'il y a, c'est quoi C'est yani, la preuve que il y a un créateur. J'ai dit plusieurs fois, j'ai dit plusieurs fois, si seulement, si seulement, envoyer, yani, juste en prenant, en prenant, Une, une seule variété une seule variété par exemple d'oiseaux si on prenait seulement par exemple les perroquets tu vas voir qu'il y, y a des couleurs qui ne finissent pas il y a des sortes qui ne finissent pas dans les perroquets seulement qu'en est-il si on allait voir tous les oiseaux avec leurs plumes avec leurs couleurs avec leurs becs avec... tu vas t'étonner allons maintenant vers les fleurs Combien de fleurs qu'il y a Combien de variétés Combien de couleurs Combien de sortes Allons vers les poissons. Allons vers, vers, vers, vers, vers, vers. C'est impossible que toutes ces choses soient venues d'elles-mêmes. C'est impossible. C'est impossible que toutes ces choses soient venues d'elles-mêmes. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait créé tout ça. Si je te dis qu'il un palais, un beau palais, qui s'est construit tout seul, tu vas dire non. Il faut qu'il y ait des maçons et des architectes qui ont construit ce palais. Comment, yani, tu n'acceptes pas qu'un palais soit construit de lui-même et tu acceptes que tout cet univers, ce bel univers, avec tout ce qui contient de beauté extraordinaire, dans, dans les créatures, hein, tu dis que il, a été, il a été créé de lui-même. Ça, c'est vraiment de la contradiction. Non. On va arrêter, Inch'Allah Ta'ala, aujourd'hui ici. Le ton Inch'Allah Ta'ala, d'aller manger et de revenir Bon mettez, inshallah le cours si vous voulez autre chose. Subhanak Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalam aleykoum wa rahmatoullahi wa barakatouh. Nam Na akhir el tu es déconnecté euh, quand tu as trop de PV. Et quand tu as trop de PV comme tu manges en PV tu es déconnecté, c'est pour ça que moi je me mets en mode disturb. Sinon je vais avoir trop de PV, je vais me déconnecter inshallah euh, également. Donc Inch'Allah, mettons de notre disturbe, comme ça, ça se déconnectera pas Inch'Allah. Donc je vais lire la question. La question de Ikhlas Inch'Allah. Salam alaikum, cher. J'ai écouté un dars qui disait que Rabbi, subhanahu wa ta'ala, a deux yeux. Entre parenthèses, pas du tout comme nous, les humains, a'udu billah. Mais dans le dars, c'était dit qu'il y a deux yeux et pas et pas un seul. Car il y a une parole qui dit « Votre votre Seigneur n'est pas borgne ». Et les savants on en ont conclu qu'il avait deux yeux à cause de cette parole. Mais pourquoi deux et pas trois ou quatre ou autres Barakallahu fikum. Question de Umm Mohamed. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh shikh. J'aimerais savoir si les dix pauvres qu'il faut nourrir pour expier un serment doivent être des musulmans ou bien cela peut être des mécréants. Et peut-on les nourrir un par un sur plusieurs semaines Si oui, y a-t-il une, li une limite dans le temps Qu'Allah vous récompense et vous élève en degré Question de Umm Junaïna. Assalamu alaikum. Hayakumullah doit on ressortir le montant d'une zakat volée à mon domicile que je devais remettre à un nécessiteux? Jazakum Allahu khayran pour ce partage de savoir. Tafadala a khir al-ghuraba. Salam aleykoum wa Il y du Donc la, la la première question sur Ispick C'est donc euh, Al-Islam Salafi. Salam alaykoum, shir. ma question est en relation avec l'alliance et le désaveu, le wala wal-wara. Pouvez-vous nous expliquer quelles sont les différentes catégories d'amour Dans l'amour naturel, quelles sont quelles sont ses limites Par exemple, aimer un kafr par amitié ou bien un bien d'ici-bas rentre, rentre Euh, est-ce que un bien ou pour un bien d'ici bas rentre, euh, cela rentre-t-il dans un petit kufr kufr al barakallahu fekumu wa jazakum allah 8 donc euh, la, deux, la deuxième alors <coughs> la question de Hurt 19 mercredi dernier je vous ai posé une question concernant une femme incontinente qui avait la peau sèche et de l'eczéma. Je vous ai demandé si vous faire si, si elle pouvait faire le roussel à faune. Vous m'avez répondu, et de temps en temps. Du coup, je ne l'ai pas très bien compris. Doit-elle faire le taillement en permanence ou provisoirement Est-ce que la question est terminée eh. Quand, quand est-ce qu'elle s'arrête de faire le roussel Mais un quand c'est terminé inshallah. Barakallahu fikoun. Voilà. Est-ce que là la... ah, d'accord. Alhamdulillah. Donc quand -ce qu elle quand est qu'elle s'arrête de faire le rousle, doit-elle faire le rousle le cran, ça va mieux Pouvez-vous me donner plus de détails Barakallahu fikoun wa jazakum Allah Je n'ai pas bien entendu la question de l'aveu et du désaveu Ensuite, celle qui parle de l'eczéma Je ne sais pas si au début tu as dit Ensuite tu as dit Et enfin et enfin Les questions doivent être prêtes C'est-à-dire on n'attend pas que la personne écrive on va dire, est-ce qu'elle a terminé, est-ce qu'elle n'a pas terminé. Si la question n'est pas prête, la râle saute à l'autre personne. Prête. Parce que les les questions doivent être prêtes. Quand je commence le cours, c'est pas quand on commence les questions-réponses. Très bien. Non, monsieur. Donc, je, je vais reprendre la première question. Donc, euh, le donc la question c'était ma question et ma question avec l'alliance et le désavé pouvez-vous nous indiquer quelles sont les différentes catégories d'amour donc il dit dans l'amour naturel et là la naturel, quelles sont les limites l'amour comme ça peut être avec son épouse qui est soit chrétienne ou juive mais là il dit parce qu'on a un kafir par amitié. Ça c'est autre chose. Et il dit donc par rapport à ça, par rapport à ça, est-ce que ça peut entraîner dans un coup asraf Barak Allahou euh, fikoum. donc la deuxième question Shir, la, la personne a parlé de tayammum. Elle parlait bien du tayammum. Donc je vais reprendre la question, je vais vous la lire euh, rapidement. Donc, euh, la personne, mercredi dernier, elle avait posé une question concernant la femme incontinente qui avait la peau sèche et, et de l'eczéma. Donc, elle avait demandé si elle pouvait faire le tayamum. Donc, euh, elle n'avait pas bien compris si elle devait le faire tayamum en permanence ou alors de façon provisoire. Et, et quand est-ce qu'elle doit s'arrêter de faire le tayamum Et euh, donc, doit-elle faire le tayamum quand ça va mieux Euh, ou alors, euh, doit, doit le, le, euh, en, elle, elle doit -elle faire l'eau d'eau. C'est ce que j'ai compris. Doit-elle faire l'eau d'eau quand ça va mieux Toi, tu dois le sûr. Aleykoum Salam, Rahmatullah Barakatou. Ça fait une, deux, trois, quatre, Pour euh, les yeux, Inch'Allah Ta'ala, c'est comme a dit Cheikh bin Utaïmé, Rahimahullah. Il a dit lorsque, lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit qu'Allah n'était pas un unborg il a dit ça veut dire qu'il avait deux yeux il a dit comme ça dit il a dit si Allah Ta'ala avait plus de deux plus de deux alors le prophète allé sur homme aurait ventté' ses éloges lui aurait fait des éloges en disant qu'il en a par exemple 4 ou 5 ou 10 ou 15 ou 20 il a dit puisqu'il pas cité que ça Cela veut dire que il n'en a que deux. Comme ça dit Cheikh bin Utaïmin, dans l'un de ses livres, si je me trompe pas, c'est l'Om'at um al-I'tikad. Il a dit, lorsque le messager a parlé du Messie d'Ajjal, il a dit que votre Dieu n'est pas borni. Il a dit ce qui implique qu'il a deux yeux. Et si l'on avait plus, c'était l'occasion ou jamais de citer quels sont les nombres de yeux que Allah Ta'ala a pour vanter, gagner, pour lui faire des éloges. Voilà pour la première question. Pour la deuxième, il faut que les pauvres soient des croyants, premièrement. Et deuxièmement, c'est <coughs> permis, par exemple, aujourd'hui, un, dans un mois, une autre personne est comme ça. Il faut que ce soit pas les mêmes personnes, sauf si on est dans un endroit où il n'y a vraiment que les mêmes personnes. Je sais pas peut-être en prison peut sinon il faut il faut que ça soit dix personnes différentes. àquant à quand, quand, quand est-ce que ça se termine on va dire cela dépend de quelle sorte d'expiation il y a cela dépend de quelle sorte d'expiation il y a mais en général en général' c'est on a jusqu'à la mort l'essentiel c'est de ne pas mourir avant d'avoir quoi avant d'avoir fait nourrir dix pauvres Inch'Allah Ta'ala j'espère que je n'ai pas oublié autre chose pour les pauvres non. pour la zakat volée quand une personne met de l'argent de côté pour les donner à la zakat ensuite cet argent est volé Alhamdoulilah chez Allah Subhanahu Wa Ta'ala la personne n'est plus obligée de redonner une deuxième fois pourquoi car elle les a préparés pour les donner et avec son cœur, avec son cœur et son intention, elle l'a déjà donné et puis, puisallah c'est un voleur qui les a pris les savons dit à condition quelle les a mis dans un endroit c'est à dire sûr non, ce n'est pas par exemple elle va par exemple laisser de l'argent dans sa voiture et la voiture elle va pas la fermer à clé et elle va rentrer dans un magasin quand elle revient, elle trouve qu'on lui a volé l'argent qu'elle a laissé dans sa voiture dans, dans ce cas un cas pareil elle doit redonner la zakat pourquoi annizat elle ne a, a pas mis dans un endroit sûr mais si c'est dans la maison alhamdoulillah c'est caché euh, enfin, normalement ça se vole pas puisque ça a été volé alhamdoulillah tu n'as plus de zakat بإذن الله quand ta que commence par le meshad l'eczéma j'ai dit la fois passée quand la personne a du mal et elle ne peut pas elle ne peut pas faire les ablutions elle pas et quand elle voit que sa peau est bien et que machallah elle peut maintenant elle peut maintenant par exemple faire les ablutions elle doit faire les ablutions donc c'est elle c'est elle qui qui décide et qui sait qui s'est mieux construit elle sait même mieux que le médecin quand est-ce qu'elle a mal et quand est-ce qu'elle peut elle peut peut pas tricher avec' c'est qu'est ce qu'il a dans les cœurs quand elle sent que sa peau c'est dur si ma sha et qu'elle peut faire le wudu elle le fait quand elle sent que si elle va faire le wudu que ça va يعني yani, ça va faire ça va donner des boutons et ça va des plaies, ou là du cul ou là je ne sais pas quoi ça va vraiment lui faire mal qu'est-ce qu'elle fait elle elle fait le tayammum mais si c'est seulement par exemple dans les pieds par exemple l'eczéma seulement dans les pieds dans ce cas mais par exemple des chaussettes elle met des chaussettes Comme ça, elle a mèche à Allah 24 heures yani, D'essuiement sur les chaussettes Quand elle la l'alliance L'aveu et le désaveu Et il a dit quelles sont les sortes d'amour, etc Bien sûr, il y a l'amour naturel <coughs> Il y a l'amour religieux euh, C'est pour cela que quelqu'un, par exemple Quelqu'un qui est marié, par exemple, à une chrétienne il peut quoi Joindre entre aimer sa femme et détester ce qu'elle fait comme associationnisme dans sa religion. D'un côté, l'homme elle, pour, yani elle-même, pour ses sentiments, pour sa gentillesse, pour sa beauté, pour je ne sais pas quoi, et il déteste, d'un autre côté, ce qu'elle fait comme shirk, comme association à Allah, wa comme prétention que Jésus c'est le fils d'Allah, et comme ça. Non. C'est pour ça que aussi, un reconverti, par exemple, d'un côté, il aime ses parents, un amour naturel. Car, ce sont eux qui l'ont enfanté, ils leur achètent ce qu'ils veulent, condition que ce qu'ils veulent soit ha halal. Non. Ils les emmènent promenés, ils leur achètent des habits, ils leur donnent ce qu'ils veulent. Ils mouhèment, quand halal. Et en même temps, ils détestent, il y quoi Ils détestent leur position religieuse. Le fait qu'il soit mécréant et qu'il ne soit pas rentré en islam. Et, alhamdoulilah, on peut joindre entre les deux. D'un côté, j'aime ma mère et d'un côté, je déteste sa religion. J'aime ma mère qui a été la cause de mon existence sur cette terre, alhamdoulilah, et je lui fais ce qu'elle veut, quand ça se contredit pas avec ma religion, en même temps, je déteste sa religion. Je déteste, il yani, ça qui yani a ses sentiments en disant religieux maintenant pour avoir un ami avoir un ami euh, qui est mécréant par exemple cela dépend qu'est-ce qu'il veut dire ici par ami il veut dire c'est quelqu'un un collègue de travail ou bien il veut dire c'est quelqu'un que je côtoie avec l'intention de lui montrer c'est quoi l'islam de lui montrer la beauté de l'islam de, que le côtoie avec l'intention de l'attirer de l'attirer vers l'islam. Tout cela n'est pas interdit. Au contraire, tu auras même des récompenses. Rappelez-vous toujours qu'Abdoullah bin Omar une fois, il a demandé à son serviteur d'égorger un mouton. Le hadith se trouve dans Sahih Tirmidhi de Sheikh al-Albani. Quand il est revenu de la mosquée, il lui a dit « Est-ce que tu as égorgé le, le mouton ?» Il lui a dit « Oui ». Il lui a dit « Est-ce que tu as donné à notre voisin le juif »« Est-ce que tu as donné une partie ?» à notre voisin le juif le juif le juif subhanallah aladim il n'a pas pensé à son père ou à sa mère ou là il a pensé à son soixant voisin le juif n'am subhanallah aladim quand je donne à quelqu'un ou je côtoie quelqu'un toujours c'est dans le but de lui montrer c'est quoi l'islam mais maintenant si je côtoie quelqu'un ou je fais de de quelqu'un un ami à cause de yani son din ou sa religion parce que ça me plaît sa religion et ça, ça, je peux rentrer dans le grand coffre comme je peux rentrer dans le petit. Je peux rentrer dans le gr grand comme je peux rentrer dans le petit. Cela dépend de ce qu'il y a dans mon cœur. Si j'aime maintenant sa religion, je suis rentré dans le grand. Hein? Mais si je le côtoie, comme j'ai dit, avec une bonne intention, toujours l'intention de lui montrer c'est quoi l'islam et de, de faire des, des, des douas pour que Allah le ramène vers le droit chemin tu as même des récompenses tant que tout cela tant que cette, cette personne n'est pas qui n'est pas une, une personne belllique c'est à dire billigan c'est à dire on n'est pas rentré avec cette personne en guerre celui là cette personne se ce mécréant n'est pas quelqu'un qui me fait la guerre non c'est quelqu'un qui avec moi et lui il y a quoi il y a une trêve ou un traité de paix ou là Il y a des pactes. Toutefois dans le suivant. Mm. Donc les, les questions suivantes, Inch'Allah. Question de Oum Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voici ma question, inshallah. Le grand-père d'une sœur souhaite souhaite savoir, Inch'Allah, à quel moment la salle de janezah avait été rendue obligatoire et sur qui elle avait été priée pour la première fois. Barakallahu fikum shir, le salam chez vous. Question de Rydaz. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ma mère fait la prière en commun avec mon père. Et comme nous le savons si bien, la prière en commun a un grand mérite. Le problème, c'est que mon père niveau récitation, c'est un train à grande vitesse. Du coup, lorsque ma mère fait la prière avec mon père, elle ne ressent pas le recheu. Que doit-elle faire Faire sa prière seule ou bien continuer à faire la prière en commun avec mon père Entre parenthèses, en sachant que nous, que nous en sachant que nous faisons nasiha à mon père, Mais il le prend assez mal. Il a 70, il a 70 ans. Allah et Barak. Barak Allah, Fekoum, Shir. Nous vous aimons, fait l'un très fort. Mes frères et sœurs, venez dans la section Europe. Le Shir vous le demande. Vous pouvez vous pouvez lui rendre ça. La'am, comme comme elle le dit la personne, on vous le redemande plusieurs fois, Inch'Allah. Vous êtes des fois plus de 200 sur la room de Shir alors que vous êtes 100, 100 personnes en moins sur la section Europe. Alors qu'on vous demande juste d'être présent, rien de rien d'autre. Vous êtes juste présent, vous, vous écoutez le shir dans cette room en section Islam et votre pseudo est présent dans la room. Jazakumullah khayyana. <inaudible> Question de Abu Omar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Une soeur demande, je sais que si une femme passe devant nous pendant la salat, alors celle-ci est annulée. Mais je voudrais savoir, que si on est en salat et qu'une femme ne passe que le bras devant nous. Parenthèse, pas entièrement, juste le bras. Notre salat est-elle invalide Je demande à Allah qu'il vous ressuscite parmi les pieux. Jazakumullah khair les admin. Amin wa yak. T'fadala akhir ghuraba. Mala fikoum. Donc la question de, de Abu Dawood, incha'Allah. Salam aleykoum wa rahmatoullahi wa barakatou. Je vous remercie Allah qui nous a permis d'écouter les cours et d'avoir une bonne connexion. Je vous remercie pour le temps que vous nous accordez et je remercie les admins. Ma question est s'il vous plaît euh, excusez-moi de mon manque de science et de mon ignorance, mais je n'arrive pas à comprendre un des noms d'Allah Pouvez-vous me l'expliquer, s'il vous plaît Ce nom est Al-Mutakabbir. Chir, vous avez essayé des aubergines avec du coulis de chocolat et de la crème chantilly. C'est un peu d'humour. Voilà, je passe à la deuxième question. La question de Kitab ou à Sunnah. Salam alaykum wa ya Yashir. Voilà, pouvez-vous faire un petit rappel ou une sur l'importance et l'obligation de mettre le voile en islam car deux personnes qui vous écoutent maintenant ont beaucoup de mal à le porter en sachant qu'elles vivent dans les pays de Kufr. Une nasiha qui les aidera à craindre Allah en ce qui concerne le voile est-ce que tu as dit que Yani, elle ne le porte pas du tout ou bien elle le porte mais pas conformément à ces à ces conditions euh, certes après la question allez yani, ces deux personnes là doivent pas le porter euh, selon la, la, les conditions euh, islamiques et ni yani, le forte de porter sûrement euh, un petit voile. pas le legilbec le vous de chef. donc euh, c'est bien ça, il porte pas du tout le voile. Excusez -moi, je excusez-moi, je reprends le micro chef. Donc pour les pour ceux qui n'ont pas encore les questions, là on fait qu'on préparez vos questions à l'avance envoyez-les en PV. Pour une speak, envoyez-les moi en PV. Et donc, euh, allez aussi sur la roue qui se trouve en Europe. Je Taïm, euh, vous m'entendez ça Je commence par répondre à la première question, <coughs> euh, la question du grand-père. D'abord, je lui passe le salam, ensuite à toute la famille, et la famille de la soeur aussi euh, c'est dommage que je, maintenant yani, je ne me rappelle pas qui c'est cette personne sur laquelle le messager wa sallam, a fait la première salat je sais que beaucoup beaucoup ont dit que c'est Asad ibn no Zorara non, beaucoup ont dit que c'est Asad ibn no Zorara mais je voudrais confirmer pour pouvoir dire cela Donc ça, c'est la vie de la plupart. Mais Inch'Allah Ta'ala, je voudrais confirmer la prochaine fois bi-idnillahi subhanahu wa ta'ala. Pour euh, le père, euh, la, la, pour la prière, avec le mari qui lit, naam, qui dit comme lorsqu'on est dans un train, là, dire. Naam. De toute façon, la plupart, euh, la plupart, yani, de, nos, de nos pères et de nos, et de nos grands-pères, font ainsi la prière font ainsi la prière n'am si s'il lit de façon à ce que yani, c'est compréhensible ce qu'il lit Naam. on peut faire la prière avec lui et bien sûr c'est lui qui a la faute ce n'est pas nous car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qu'il a dit il a dit ils il, il vous guide dans la prière s'ils font bien c'est pour eux et pour vous et s'ils font s'ils font mal c'est pour vous et contre eux. Comme ça a dit le prophète, alayhi salam. Donc moi, tant qu'il lit quelque chose de compréhensible, même si c'est un peu vite, dans ce cas, je fais avec lui la prière et c'est lui qui endosse. Toutefois, si je peux lui donner quelques conseils, ce serait mieux de lui dire, yani, Allah, si tu pouvais un peu yani, ne pas aller vite pour qu'on comprenne ce que tu dis, Quitte a ce que tu nous lisses des surat, yani courtes, comme qu'on le dit à l'Allah, al-Falaq. N'am. Ce serait mieux. T'ayyéb. Pour... Euh, Qu'est-ce qu'il reste? N'am. Pour la femme, la femme, si jamais elle est pubère et elle traverse, elle traverse entre le prieur et la sutra, bien sûr, elle a annulé la salat. Mais si elle allonge seulement son bras, par exemple, nam la salate n'est pas invalide. La salate est toujours valide. Pourquoi Parce que, comme condition, pour que la salate devienne invalide, il faut que la femme passe. Il faut que la femme passe. Et non pas seulement elle tend sa main. D'ailleurs, le prophète, comme c'est dans le hadith authentique, faisait la prière, et Aïcha qu'Allah Ta'ala l'agrit, était dans sa Qibla. Dans sa Qibla, subhanallah l'adam. Quand il voulait se prosterner, il, il l'a pincée comme ça, elle, elle levait, yani, elle se yani, joignait comme ça pour euh, le laisser mettre yani, sa tête. Ensuite, quand il se relevait, elle s'étendait. Elle s'étendait entre sa Qibla et lui. Donc, ce n'est pas interdit hein, de mettre sa main ou là. Mais ce qui est interdit, c'est de passer de passer yani, d'un endroit à l'autre, de lui couper la salate. Et enfin, pour euh, non, pour le Mouta Kabber, l'un de ses plus bons noms, c'est le Mouta Kabber. Je ne sais pas en français comment on dit de lui le Mouta Je le connaissais je l'ai oublié. S'il y a quelqu'un qui peut nous dire comment on dit en français le Mouta en parlant de Allah, subhanahu azzawajal, euh, l'orgueil. Euh, ici nous savons ont dit Allah ce n'est pas comme les personnes mutakabir, il veut pas parler avec euh, on dit une personne on dit d'elle elle est orgueilleuse elle ne veut pas parler avec les gens elle ne veut pas accepter la vérité elle se vante etc ce n'est pas dans ce sens la est orgueilleuse c'est à dire que il est plus haut plus haut que quoi plus haut que le fait de faire par exemple des choses qui sont pas bien de faire de l'injustice, de faire des péchés et comme ça, c'est ça Mutakabir". comme a dit, a dit an non, Allah subhanahu wa ta'ala est plus haut, c'est ça l'orgueil être plus haut, te sentir plus haut et plus haut que quoi que de faire yani, de l'injustice de faire des choses qui sont pas bien de le, de faire euh, du dolm de faire. voilà ce que ça veut dire chez Allah subhanahu et ce n'est pas, bien sûr, Vantar. Reste pour le voile, pour le voile, Nam je voudrais dire, pour nos sœurs, qui assistent avec nous, et qui n'ont pas encore mis le voile, que c'est vraiment quelque chose de grave, et qu'elles devraient beaucoup plus penser à demain, qu'est-ce qu'elles vont dire quand elles vont rencontrer Allah, subhanahu wa ta'ala. Et le messager, sallallahu alayhi wa sallam, a dit des femmes qui ne portent pas le voile et qui meurent, il a dit que celles-là ne rentreraient pas au paradis et ne sentirait, ne sentiraient même pas son odeur. Ne sentiraient même pas son odeur. Les savants ont dit, non? cela veut dire ici que c'est pour le fait de celles qui ne reconnaissent pas le statut du, du voile. Et elle devient mécréante et elle rentre pas au paradis. Ou bien cela veut dire, comme disent les savants aussi, Ça veut dire qu'elles ne rentrent pas avec les premiers. C'est-à-dire elles vont d'abord en enfer pour se purifier. Ensuite, elles vont revenir. Je ne sais pas après combien de temps. Peut-être 100 ans, peut-être 1000 peut-être un milliard d'années. Ensuite, elles vont revenir pour rentrer au paradis. Alors imagine, ma soeur, que demain, Allah subhanahu wa ta'ala, vraiment soit en colère contre toi et qu'il t'éloigne de son paradis jusqu'à ce que, tu ailles en enfer ensuite jusqu'à ce qu'il décide, je ne sais pas après combien de temps, pour qu'il te fasse sortir, pour aller au paradis. Subhanallah l'adam. Et Allah Ta'ala dit dans, dans le Coran, Rabbana, inna ka man tutkhi l'nara faqad khzaytah, wa man il dhalimina min ansar. Rabbana, ô mon Seigneur, ô notre Seigneur, quiconque tu fais rentrer en enfer, tu l'as humilié, tu l'as avivé. C'est dire que, toute personne qui rentre en enfer, même une seconde, elle est humiliée elle sort comme du charbon d'ailleurs elle sort même écrit écrit sur sa tombe écrit sur sa tombe c'est à dire que cette personne était à Jahannam tellement Allah est en colère d'elle donc moi je vis ici pour adorer Allah je m'en moque de ce que disent les gens ce que disent les gens la plupart ne mettent pas le voie à la cause des gens ils disent moi vont dire les gens, j'ai honte, euh, je suis complexé, tous ces gens-là, demain, ne vont te servir à rien. Tous ces gens-là, demain, avec tout leur argent, tout leur piston, toute leur connaissance, ils vont pas -il, pouvoir te sortir de, de l'enfer, ou alors, intercéder en ta faveur pour que Allah ne te fasse pas rentrer en enfer. Non comme on dit, nefsi, nefsi, mon âme, mon âme. Chacun maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné un certain, une certaine durée de vie. Là, il va la vivre sur cette terre. C'est un examen. Toi, profite alors pour passer ton examen avec les meilleures notes possibles. Ce n'est pas, je vais dire, j'ai honte de X et Y, etc. Et je vais me trouver quoi Yanni, je vais échouer à mon examen alors que peut-être les autres personnes yani des qu'elle même j'avais honte peut-être que elles, elles vont faire le repentir elles vont attrainer elles qui me critiquaient elles vont être elles vont être les premiers à appliquer moi j'adore Allah je n'adore pas les gens je n'adore pas mes mes passions Allah, celui qui m'a créé celui qui m'a ordonné de faire la salat c'est lui même qui m'a ordonné de me voiler il m'a dit que attention c'est vraiment grave de ne pas être voilé. Et je peux mourir d'un moment à l'autre. Non. Moi, je veux adorer Allah, subhanahu azzawajal. Je m'en fous des gens. Non. Adfud la, inshallah ta'ala. Faut suivre. Non, donc on passe aux questions inshallah. Question de Oum Zaynab. Assalamu alaikum shir. Alayakum allah. Wajizakumullahu khayran pour vos cours De nos jours, beaucoup de musulmans, y compris des frères et sœurs du Minahaj Se contentent de dire Salam Au lieu de Salam alaykum Je voulais savoir ce que dit la sunnah par rapport à cela est -ce permis de répondre Salam alaykum par Salam Donne haq à notre frère lorsque lorsqu'on lorsqu agit ainsi Barakallahu fekoum Question de Ummah Isara, Salam alaikum. Je vous remercie, chers, ainsi que les admins, pour le travail que vous faites. Qu'Allah vous accorde le meilleur dans ce bas-monde et dans le delà. Amin wa yaki. J'aimerais savoir si je peux bénéficier d'une mutuelle, sachant que, la sécuri... Sa... sachant que la sécurité sociale me la finance. La sécurité sociale m'envoie un chèque que seule une mutuelle peut encaisser sachant que je n'aurais pas à sortir d'argent de ma poche puis je bénéficier ou ce, cela reste quand même légal j'usse barakallahu fikum qu'Allah vous préserve question de Oumoulina Assalamou aleykoum wa rahmatoullahi wa barakatoucheikh j'ai une question qui concerne ma relation avec mon mari j'ai expliqué cher la situation samedi dernier il m'a chaud sur internet avec des femmes, aimons sur encore beaucoup de choses et quand je lui dis la vérité, il nie. Il m'a divorcé, m'a laissé et m'a dit de ne plus l'appeler, de l'oublier. Il ne prend pas de mes nouvelles et ne paye que le DF, c'est-à-dire les les factures d'électricité. Je voulais savoir si je peux parler à des responsables de mosquée pour les prévenir de ma situation car mon tuteur est mon beau-frère entre parenthèses le mari de la sœur de mon mari, donc je n'ai pas de, de soutien de ce côté. Malak Allah faykum, de me conseiller sur le fait de savoir à qui je peux parler, Inch'Allah. Entre parenthèses, il est converti, et ses amis, je ne les connais pas, car je ne suis pas originaire de l'endroit où il vit. Je suis la deuxième femme, et je suis converti, et pour l'instant, il est chez sa première femme. Parenthèse, depuis un mois et demi. Ma question est, puis-je avertir les responsables de mosquée du comportement de mon mari Comment faire si je sors sans autorisation, puisque je n'ai pas de contact avec lui Et puis-je demander le khoula, même s'il m'a divorcé Qu'Allah vous récompense et vous donne le plus au niveau du paradis, le fardaous, qu'il fasse de vos enfants des musulmans pieux et des savants. T'fadala khiru Comment c'est la Elle veut parler de quoi Je ne disais pas la roue en même temps. Cette fois, elle est Il manque deux questions. Nan, j'ai trois questions, il manque deux questions. Ensuite, la sœur, la sœur, elle veut parler de quoi C'est-à-dire euh, mettre en garde contre lui, c'est ça Non, mon cher, je pense que c'est ça par rapport au fait qu'elle ne veut pas en fait qu'il fasse ça avec quelqu'un d'autre. Non, je pense que c'est ça le but de sa question. Attendez, le tout à fait à la dynamite, tout à fait c'est bien ça, c'est bien ça, chers. تفضل الاخير Donc c'est euh, la question de Alors, Saïf Saïf-ed-Din 1 Y a-t-il des noms et attributs plus aimé par Allah que d'autres? Qu'Allah préserve les admins pour leur travail et les récompenses. Amin. Deuxième question de Bismillah 1986 Salam alaykoum Est-il permis de faire une assise où l'on se, se contente de réciter des hadiths de Riyad Salehin, de l'imam Nawawi, sans l'explication des savants sur le sujet. Je vous remercie. Je vous remercie. <messimètre> Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. <t 'ailli> On va commencer, Inch'Allah Ta'ala, par euh, celle qui a parlé de la mutuelle. Non, la mutuelle. Vous savez, quand je ne sais pas exactement de quoi parle cette personne. C'est tellement compliqué, tellement ça se ressemble. Je dis, si c'est si une personne, par exemple, qui travaille, par exemple, moi je travaille, et ensuite, chaque mois, on m'enlève de ma paie. On m'enlève de ma paie, de ma paie, une part, je ne sais pas combien, Par exemple, c'est comme ça que ça se passe en Algérie. Et demain, quand je tombe malade, j'ai le droit, par exemple, de, de me soigner. Ce sont, ce sont eux, par exemple, qui me payent. Par exemple, là, où j'ai subis une opération, c'est la mutuelle qui paye ou quelque chose comme ça. Si c'est comme ça, ça se fait, c'est possible. Et ça va dire oui. Hein. Premièrement, c'est lui qui t'a pris de force. Tu ne pas demandé ton avis. Ce n'est pas toi qui es allé t'inscrire à une mutuelle. Non. Deuxièmement, c'est ta'aouni, les savants disent ici, c'est, ce n'est pas pour but, ils ont ils prenaient ça, c'est pas pour but de gagner de l'argent, comme certaines sociétés privées ou là, lucratives. Mais c'est pour tout, surtout, pour but d'aider, d'entraide. C'est pour ça que les savants disent, la mutuelle d'entraide est permise. C'est comme si, que je l'ai dit une fois, euh, des gens ou l'oeuf voulaient mettez une caisse, une caisse commune, on met de l'argent à l'intérieur. Chaque mois, par exemple, on met 50 euros. Là. Ensuite, à chaque fois qu'une personne tombe malade ou bien a besoin d'acheter des médicaments, on lui donne. On lui donne de cette caisse. Ils ont dit ça, c'est pas interdit, bien sûr. Donc, c'est à elle, à voir est-ce que la mutuelle dont elle parle, c'est la même dont je suis en train de parler. C'est pour ça que aussi, il est permis quand quelqu'un travaille et on lui enlève chaque mois une certaine somme d'argent, lui est permis qu'il prenne de la retraite. Quand, euh, après, quand il termine euh, le travail, il va à la retraite et on va lui rendre son argent. L'argent qu'on lui prenait. Non. Ensuite, pour... Euh, on va passer à celle qui a dit... nam pour la divorcer. La sœur qui est divorcée. Maintenant, elle demande si elle peut demander le khola. Elle peut pas, puisque déjà elle est divorcée. Et peut -être qu'elle c'est pas peut-être c'est sûr s'il a divorcé elle est maintenant dans sa période de viduité' est-ce qu'elle peut mettre en garde contre lui bien sûr s'il a un mauvais comportement et qu'il l'a eu etc elle peut mettre en garde contre lui nam mais à condition que elle ne s'attire pas des problèmes car elle peut s'attirer des, des problèmes problèmes avec lui il peut la frapper il peut je ne sais pas ce qu'il peut lui faire mais à chaque fois par exemple qu'elle' sait qu'il va demander la main à une personne elle peut lui dire attention cet homme c'était déjà mon mari et voilà comment qu'il est de caractère etc et tu le fais pas parce que tu veux te venger de lui mais tu le fais par Naseha tu n'aimes pas qu'il arrive à ta soeur ce qui t'est arrivé à toi c'est ça la foi d'aimer aimer à son à autrui ce qu'on aime pour nous même et détester à autrui qui lui arrive ce qu'on déteste ce qui nous arrive nous Donc, toi, si jamais tu sais qu'il va demander la main d'une sœur ou l'autre, tu peux lui faire des naséhahs. Non. Mais pour aller à la mosquée et aller parler de lui, etc. Maintenant, je pense que c'est trop tard, puisqu'il t'a déjà divorcé. Non, il t'a déjà divorcé. Mais si tu sais, tu sais que tu vas pas t'attirer d'autres ennuis, c'est possible de dire, voilà, cette personne, il faut faire attention à elle. C'est un, un menteur, c'est ceci, c'est cela. Mais c'est toujours d'après, est-ce que ça va t'attirer des ennuis ou pas et moi, je conseille, enfin, pour terminer, je conseille à cette sœur-là. Cette sœur-là, je lui conseille. Oukh, maintenant tu es divorcé. Naam. Maintenant, toi, Inch'Allah, tu vois comment il y a une recommencer une vie à nouveau. Et Alhamdoulilah, ce qui est arrivé, Allah Ta'ala l'a voulu. Qadda lallahu machafal. Même s'il ne l'a pas aimé, il l'a voulu. S'il l'avait pas voulu, il serait pas arrivé ce divorce. Ensuite, toi, maintenant, tu deviens plus mûr. Avec ce divorce, on devient mûr. On va se dire, voilà, ce qui m'est arrivé, maintenant, c'est une, une leçon. C'est une leçon. Comme ça, la prochaine fois, quand je vais me remarier, je vais être plus sévère dans mes conditions. Non, je vais être plus attentive, plus ceci, plus cela. Ce n'est pas comme la première fois, et en est une on l'accepte. Maintenant, non. Je vais être plus sévère pour qu'on ne joue pas de moi. Car, je vous ai toujours dit, je vous ai toujours dit, je redis beaucoup beaucoup beaucoup de femmes qui seront marées en deuxième c'est-à-dire en co-épouse en France je m'excuse si je dis ça peut-être certains ça va les énerver mais en France c'est presque un jeu c'est presque ça ne tient pas debout c'est pour ça que si jamais ça ne marche pas le frère toujours divorce la deuxième et divorce pas la première, vous n'avez pas remarqué vous connaissez quelqu'un qui a divorcé sa première femme quand il l'épouser une deuxième et une troisième jamais c'est toujours la deuxième qui paye les pots. Donc moi maintenant, quand je veux me marier en deuxième épouse, il faut que je vraiment que je sois sûr que c'est un homme qui joue pas et que je donne mes conditions et que je sois au même niveau que la première. Sinon, c'est pas la peine de me marier. Le mhem, je demande à Allah Tout Puissant qu'il t'aide et te fasse une issue très prochainement, Et te fasse oublier tes soucis et te comble inshallah Taala de bonheur. Pour la personne qui a dit pour les assises on une assise en lisant seulement des hadiths. Naam, c'est possible. On fait une assise, on lit seulement des hadiths sans les expliquer. Ou alors, on écoute seulement le Coran sans l'expliquer aussi. Mais à condition qu'il n'y ait pas de question. À condition qu'il n'y ait pas de question. Naam, parce que, en écoutant un hadith, quelqu'un peut dire qu'est-ce qu'il a voulu dire par là. Non, je n'ai pas, pas le droit de répondre. Si je ne suis pas sûr de ma réponse... Et je n'ai pas au moins la science de ce hadith Si je suis pas un savant Mais au moins j'ai la science de ce hadith Pour pouvoir répondre Sinon comme j'ai dit On peut seulement écouter Sans faire de commentaires. Pour la personne qui a dit Est-ce qu'Allah avait des noms ou des attributs plus aimés Naam Allah a des noms Par exemple comme le nom Son nom Allah Allah Ce nom là c'est quoi C'est le nom le plus essentiel d'Allah Et c'est envers Envers lequel Retourne Ou autour duquel tourne Tous les autres noms d'Allah Azza wa Jalibbo C'est pour ça qu'il y a dans un hadith authentique Par exemple Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam A entendu quelqu'un dire Je demande à Allah ta'ala Que c'est lui l'ahad L'assamad De me donner telle et telle chose il a dit sallallahu alayhi wa sallam celui-là va être exaucé parce qu'il a demandé Allah ta'ala par ses, ses, ses meilleurs nom que celui-là celui qui n'a pas été enfanté qui n'enfante pas non ce sont par exemple là des certains yani, noms et attributs qui sont mieux que les autres et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aussi dans un hadith que al al al al ces deux noms-là ce sont les deux noms avec lesquels Allah subhanahu wa ta'ala répond quand quelqu'un fait des doigts quand quelqu'un fait des doigts il demande à Allah subhanahu wa ta'ala en lui demandant à Allah je te demande en étant toi l'hay y'il qayyum Allahou la ilaha illa l'hay y'il qayyum de me donner telle et telle chose il a dit que ta'ala lui donne parce que l'hay y'il qayyum c'est vraiment les non seulement les plus bons noms mais encore les meilleurs Non. Enfin, enfin, pour la personne qui a dit qu'il y a une personne qui dit seulement salam, au lieu de dire salam alaikum, elle dit seulement salam. Est-ce que ça c'est la sunnah Réponse, ça n'a rien à voir avec la sunnah. Non. Dans la sunnah, on dit salam alaikum. Non, on dit pas seulement salam. En disant seulement salam, ça, ça, ça ressemble un peu à salut. Au lieu de dire salut, tu dis salam, salam. C'est pas loin de salut, salut. Il faut dire salam ou alaykum. salam, un nom d'Allah qui est sur qui Tu dis sur vous, C'est pour ça que le ibn al-Utaym a dit si par exemple on est avec une personne on rentre par exemple dans, dans une épicerie ou l'air et par exemple il y a un kafir et on sait pas ce qu'on doit lui dire salam ou là on dit pas, là c'est musulman, là, on sait pas. Le moh'im il a dit, on peut l'esquiver en disant, en disant seulement salam. Et dans ton cœur, tu dis c'est-à-dire pas sur vous. C'est sur nous. Salam, et tu dis dans ton cœur, entre tes lèvres, c'est-à-dire sur nous, pas sur vous. Mais dire à quelqu'un quelqu qui rencontre quelqu'un musulman, lui, dit dit il n'y a pas ça. Il y a c'est le minimum. Euh, Qu'est-ce qu'il reste encore Voilà, inshallah, ta'ala, te fattes les 5 prochaines questions. Non, on passe aux, aux prochaines questions et je demande donc aux personnes dont leur question est passée que ce soit sur Paltalk ou sur InSpeak qu'elles baissent la main afin de voir où on en est Question de Al-Hikmah 31 Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh shir Hayakum Allah ya shir Voici le cas d'une soeur qui demande Mon mari n'est pas pratiquant et ne crée pas Allah il me maltraite psychologiquement, insulte et injure pour un oui ou pour un non, et physiquement il me bat souvent lorsqu'on se met en colère. Il m'assume financièrement, mais je suis affaibli de patienter face à son comportement. Nous avons eu un bébé et je crains énormément pour son éducation, car il va grandir dans un, dans un environnement très néfaste et loin de l'islam. Lorsque je lui parle de l'islam, il m'écoute, mais ça n'y fait rien. Et à cause de cette situation, je n'avance plus dans ma foi. Aujourd'hui, je veux divorcer. Ma question est la suivante. Puis, je demander le divorce. Dans mon cas, Barakallahu alaykum wa dizakumullah khayran. Question de Abdullah. Salam alaykum, cher. Voilà ma question. Porte sur ma nièce, qui était vue qui a été vu avec un garçon. Après m'avoir informé de ça, je lui ai fait la nasiha sans rien lui dire de ce qu'on m'avait informé. Je lui ai beaucoup parlé, acheté des livres, mais ça n'a rien donné, car elle est venue chez moi et le garçon a appelé sur le téléphone de la maison et ensuite, elle l'a rappelé avec le téléphone de la maison. « Que dois-je faire ?» le dire à son père. « aller voir le garçon, recommencer la nasiha » se taire sur ce péché question de oum suhaïl assalamu alaikum shaykhana hayakumullah wa barakallahu alaikum ma question concerne zakat zakat al j'ai contacté le vendeur en bijouterie qui m'a précisé qu'il y avait deux prix différents de l'or soit il y le prix de l'or brut qui est environ 27 euros le gramme soit le prix de l' transformé qui a environ 22 euros quel prix dois-je prendre puis-je donner cette zakat à ma mère qui est dans la nécessité dans les deux cas il s'agit du prix de vente c'est à dire donc en brut et, euh, et transformé dans les deux cas c'est le prix à, à laquelle à lequel c'est le prix auquel elle peut l'acheter là bas nous le compasse à explique la question de la, la boussole euh, <coughs> yani, euh après assalam non pour la salat euh, peut-on prier assis si on est on est fatigué euh, de peur de négliger la salat jazakum allah khair la question de abou hasan Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, shiikh. Qu'Allah vous récompense qu pour votre chance et qu'Allah vous met au nom des savants, incha'Allah. Est-ce que, euh, est-ce qu'on doit lever, euh, est-ce qu'on doit lever un enfant de 8 ans pour la salade du Fajr? Barakallahu fekoum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. T'fadal <coughs> shiikh. Naam, euh, je voudrais que vous me relisez si c'est possible la première question de celle qui dit est-ce que c'est possible en mon cas de demander le divorce. Fadda. Naam, je répète Inch'Allah, chère. Voici le cas d'une sœur qui demande. Mon mari n'est pas pratiquant et ne crée pas Allah. Il me maltraite psychologiquement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 Aujourd'hui, je veux divorcer. Ma question est la suivante. Puis-je demander le divorce dans mon cas Baraka Allahu wa jazaakum Allahu khayran. Donc incha'Allah, répondez-moi en PV Elle fait que Ma 31. Est-ce que le est-ce que le mari de la sœur fait la salat Non, cheikh, il fait pas la salat. تفضل شيخ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين جو كومونس بار لو انفا لو انفا 8 ans نعم لو اون نيساي دو لو ريفاي سي ب الحمد لله الحمد لله سي نو ب با يصال دي باس يعني الحمد لله الله وما شاء فعل Voilà comment on fait. Et on essaie de l'habituer. Ou du moins, de le faire de temps en temps, du moins. Sur tous les jours où il ne va pas à l'école, par exemple. Sinon, si c'est possible, on le fait toujours pour qu'il l'apprenne et qui ça devienne une habitude pour lui de se lever, faire la salat du matin. Maintenant, s'il n'arrive pas, au moins on a fait devant là ce qu'on doit faire. Mais on fait pas comme certains gens On le laisse comme ça carrément carrément Et on dit yani, Les jeunes Allez, Premièrement Ensuite pour la zekhète Pour le prix Vraiment je n'ai jamais lu yani, Quelque chose qui Qui dise est-ce que c'est le prix yani, Brut ou l'autre ou l'autre prix alam. Je ne sais pas Mais je lui dis que Elle peut donner la zekhète à sa mère Elle peut donner la zekhète à sa mère si sa mère rentre dans les huit catégories Comme la femme Peut donner aussi la zekhète à son mari La femme peut donner la zekhète à son mari S'il rentre dans l'une des huit catégories Quant à lui il ne peut pas donner à sa femme Parce que lui il doit la nourrir et Travailler sur elle Voilà la différence Donc pour le prix Est-ce que c'est en brut Ou autre chose Je verrai Non. Sinon bien sûr elle prend Si elle veut sortir des de, de problèmes Qu'est-ce qu'elle fait elle, elle mise et elle base sur Ce qui est plus élevé Ce qui est plus élevé comme ça Elle aura donné un peu d'argent en plus à sa mère Inch'Allah Ta'ala Pour prier assez Prier assez Vous savez que si c'est Nafi là Si c'est Nafi là Tu es libre Allah Ta'ala t'a a donné la liberté entre tu pries assis ou tu pries debout toutefois si tu pries assis tu as seulement la moitié des récompenses sauf le messager a la particularité que s'il prie assis il a toutes les récompenses wa sallam, comme il a dit dans un hadith authentique mais toutes les autres personnes s'il prie la nef il a assis il a seulement la moitié des récompenses s'il l'a pris debout il a toutes les récompenses quant à la salade obligatoire, quant à la salat obligatoire, personne n'a le droit de la faire assez. Sauf s'il a des excuses. Comme par exemple les hémorroïdes ou bien des choses qui lui font mal de façon à ce qu'il ne peut pas la faire debout. Et celui-là aussi ne va pas s'asseoir que... Yani, par exemple, s'il peut par exemple, dire « debout, il doit dire « debout. Ensuite, il s'assoit. S'il peut dire « et lire un peu le Fatiha debout, il lit d'abord ce qu'il peut debout, ensuite il s'assoit. Mais si vraiment il est malade, au point il ne peut pas se tenir debout du tout, celui-là il s'assoit, il fait tout assis. Donc il faut bien faire la différence entre la nafila et l'autre. La nafila tu es libre, mais la prière obligatoire, attention, tu crois qu'il s'est permis, tu vas dire, euh, « Khali je choisis, là, je suis un peu fatigué. » Faridah, obligatoire, tu, tu dois la faire debout. Maintenant, si en commençant debout, vraiment tu sens que tu es fatigué au point où tes jambes vont tomber ou là, Allah te permet ici de t'asseoir. Et, Inch'Allah, quand tu vas la faire assis, une raka, deux, peut-être la troisième raka, tu peux te lever. Si tu peux te lever la troisième, quatrième raka, tu n'es plus pardonnable de la faire, de la continuer assis. Vous comprenez Non, car là-bas, c'est de la faire debout. Et pour, reste, deux choses. La première, pour la personne non, qui a parlé de la nièce, la nièce, le garçon, etc. Dites-moi d'abord, est-ce que vous m'entendez, Inchallah Ta'ala Vous m'avez confirmé D'accord, alhamdoulilah. Donc, pour la nièce et le garçon, ce qu'elle doit faire maintenant cette soeur, cette personne, elle doit faire un tête-à-tête -tête avec sa, sa nièce et lui dire, écoute, maintenant j'avais des doutes, etc., j'ai pas voulu te dire. Ensuite, regarde, j'ai employé avec toi la sagesse. Tu as acheté des livres, ceci, cela, en essayant de t'attirer, mais de te faire qui sortir de, de, de cette mauvaise voie. Mais maintenant, je vois que tu persistes et tu insistes. La preuve, il t'a téléphoné derrière moi et tu lui as même téléphoné toi. Donc, avant que je ne fasse grandir l'affaire, je vais, Nan, laisser cette affaire entre toi et moi, mais à condition que tu me promettes que tu lui téléphones pour lui dire de te laisser tranquille, exterminé. Sinon, je vais faire grandir cette affaire dans la famille. Je vais dire à ton père, à tes frères, etc. C'est comme ça qu'elle doit faire. Quitte quit'a aussi, à appeler le garçon, puisqu'elle a son numéro de téléphone. Non. Et de lui dire, si jamais encore une fois tu téléphones, son père va aller à la police. Il t'a plainte pour lui faire peur. Non. Parce qu'il a peur en lui disant peut-être cela, ou je ne sais pas quoi. Ou bien tes, ses frères vont te frapper, ou je ne sais pas quoi. Pour l'éloigner... Non, mais elle doit pas yani, euh, laisser la, la, la faire aller comme ça elle doit commencer par sa yes, nièce entre elle et elle en tête à tête et voir qu'est ce que ça va donner sinon elle passe à la deuxième étape sinon elle met quatre sur table parce que pour la faire revenir enfin pour la personne qui a dit est ce qu'elle pouvait divorcer on cite en le cas de son mari qui ne pr... qui ne pratique pas et entre autres, ne fait pas la salate, je lui dis, tous les savants sont unanimes pour dire qu'un mari qui ne fait pas la salate, qu'il est, non seulement, il est permis de divorcer avec lui, mais que mieux encore, il est haram de rester avec lui. Il est haram, interdit, chez Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'une femme reste avec un mari qui ne fait pas la prière, ou qu'un mari reste avec une femme qui ne fait pas la prière. C'est haram, haram, haram. Quand il va rencontrer Allah Ta'ala, il va le rencontrer avec des péchés. La plupart, ont dit « les est La plupart. Nous, même si on dit si on dit pas « il est kafir », on dit qu'il est interdit qu'elle vive avec lui et qu'il vive avec elle. de je conseille cette sœur, avant de demander le divorce, de lui donner un ultimatum. De lui dire, par exemple, « Je te donne 15 jours. » Voilà, j'ai demandé, j'ai téléphoné, à, pas j'ai téléphoné, j'ai demandé à des gens et des gens qui connaissent et ils m'ont dit que voilà c'est interdit, tu dis, tu dis que Ibn Taymiyyah, tu dis Ibn Taymiyyah Cheikh l'Islam a dit dans le Jemou' que Haram a la femme de rester avec son mère qui fait pas la prière alors moi, je te donne 15 jours ou alors je te donne un mois réfléchis, si tu commences la salat on continue yani notre chemin en essayant à chaque fois de s'arranger mieux si tu ne commences pas la salade, tu décides de ne pas commencer, alors c'est terminé entre nous. Et je t'avertis que, pendant tout ce mois, je ne voudrais pas que tu m'approches physiquement. Je ne voudrais pas que tu m'approches physiquement, car, tu es un porc. Tu es un porc, tu n'es plus un être humain. Donc en au moins, quand un... tu dis tu es un porc, je ne vis pas avec le porc. Jusqu'à ce que le porc devienne un être humain qui se lave et qui fait les ablutions et qui fait la salat. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, pour aujourd'hui. Je dois m'arrêter. J'avais déjà des invités et je les ai sautés. Donc, on va se rencontrer, Inch'Allah Ta'ala. Aujourd'hui, c'est quoi Aujourd'hui, c'est samedi. Inch'Allah, mercredi, ou bien, Inch'Allah Ta'ala, lundi, Inch'Allah Ta'ala, si Allah Subhanahu wa Ta'ala le veut. T'fadlal, deux minutes, t'fadlal. Tout à l'heure, tu m'avais parlé d'une certaine personne pour la Tu m'avais parlé d'une certaine personne pour la mettre sur le PV. Euh, pas sur le pays, sur la liste mais je ne sais plus qui c'est cette personne je vais vous dire cher c'est pas moi qui vous a parlé de ça hein, le frère, le frère il dit que c'est lui juste cher c'est par rapport à une ancienne question euh, par rapport à une ancienne question euh, quand vous avez posé au moment des problèmes de connexion je pense que vous avez déjà répondu Allah, mais je, je me rappelle plus bien C'était sur l'argent de Noël une personne qui dont sa grand-mère lui avait donné de l'argent pour Noël elle avait refusé mais sa grand-mère avait insisté pour lui donner pour lui donner cet argent c'était pas le jour de Noël c'était quelques jours avant ou le des jours après mais c'était avec l'intention que ce soit pour Noël et cette personne nous avait demandé qu'est-ce qu'elle pouvait faire avec cet argent cher hayakumou like Allah vous Je lui avais répondu, je me souviens bien qu'en principe, l'âme, on ne prend pas cet argent je ne prends pas l'argent qu'on me donne pour, pour des, des, des, des fêtes religieuses. Mais comme celle-là disait que elle le recevait, je ne sais pas pas ou par poste ou je ne sais pas quoi, qu'elle avait déjà cet argent, qu'elle ne pouvait pas le rendre. Je lui ai dit alors qu'elle le donnait ou nécessiteux, ou alors si elle, elle est nécessiteuse, qu'elle le prenne, mais qu'elle ne le mange pas. Elle n'achète pas avec des choses qui se mangent, qui se mangent, mais qu'elle paye par exemple avec le téléphone, ou bien l'essence, ou bien quelque chose comme ça. Voilà, c'était ma réponse, incha'Allah ta'ala. Naam. Donc, incha'Allah ta'ala, très bientôt, subhanakillahi wa bihamdik, j'adu an ilaha illa amt, astaghfiru kawtubulik, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amin. Et non, et n'oublierai pas aussi de dire à toutes les personnes qui m'ont fait des doigts, je leur dis amin et à vous de même. Et je dis aussi à toutes les, per toutes les personnes qui m'avaient dit qu'elle m'aimaient en Allah SWT, que je leur dis puisse Allah SWT vous aimer en lui comme vous m'avez aimé. Et Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.